Avant même que des questions nous soient posées du genre Y a-t-il un spécial Halloween à réanimation Je vais prendre l e s devants et y répondre Non, il n'y aura pas de spécial Halloween à réanimation et ce simplement parce qu'ici, à réanimation, c'est l'Halloween à longueur d'année. <rire> ce qui logiquement devrait se traduire par Un spécial, pas de spécial Halloween. C'est -ce, ce que nous ferons, bande de cons. <rire> À la place, nous vous ferons la deuxième présentation des albums marquants, respectivement de Sinistros et de moi-même. Et si cela ne vous convient pas, eh bien, turn it off. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui n'en font qu'à leur tête, parce que ce pourrait être bien pire. Nous pourrions n'en faire qu'à la vôtre et probablement rien ne faire. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Casfire. s e Is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we fucking said so. I am Matthew Hopkins, Witchfinder General. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. <laughs>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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou quatre-vingt-neuf ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 30 octobre de l'Ordre de Disgrâce 2012, je suis le Dr. Payne Pandragon et l'assistant accablant, c'est le Grey Goblin Sinistros. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit, pas de suite, pas de suite. À la prochaine. La veille est encore jeune. Oui, effectivement, elle est encore jeune. Comment vas-tu? Ben, c'est pas pire. Ouais? C'est pas pire. Jusqu'à quel point, pas pire? Ben,、bon, pas pire à un, un point culminant de, de, de, de ma carrière de gobelin.、Maintenant. Ah bon, donc c'est de la p a p i e r i e pas pire? Ouais, c'est ça, c'est pas pire. D'accord. Pis? Ben, c'est ça. Ok. Bon, ça nous a fait plaisir. C'était. C'est intéressant. Entre-ci qu'on a eu <rires> avec Sinistros pour la soirée. o u a i s c'est ça. <rires> Ce que vous entendre, c'est le bruit qu'il y a dans sa tête. <rires> Pauvre criette. C'est même pas un hamster, c'est un criquette. C'est un criquette qui s'ennuie. Il y a même pas de roue, pauvre petit. <rire> d o n c y'a encore <rire> en moins rien <rire> à manger. <rire> Donc,、euh, avant la pause publicitaire, nous avons eu la première présentation, premier bloc de cette édition, qui était mes choix, et qui était, vous l'avez probablement deviné, principalement axé sur le Stoner la Sludge, avec une fin un petit peu plus de doom. En fait, e、euh, n ce qui c o n c e r n e la catégorie Doom Metal, c'était Candlemas s et la pièce If I Ever Die, tirée pièce d'ouverture d'album e l Death Magic Doom de 2009. Quel bon album, n'est-ce pas? Oui. Vraiment excellent, cet album-là. Juste auparavant, nous avions la formation montréalaise Buffalo Theory, la pièce Heavy Ride du même nom de cet album qui paraît en 2012 sur Gallery Records. Là encore, c'est une belle révélation pour、euh, le style le Stoner Sludge. J'ai bien aimé Buffalo Theory. Nous avons Corrosion of Conformities et la pièce d'ouverture de l'album Deliverance, soit Heaven's Not Overflowing. p e s t une bonne nouvelle pour toi, ça. Ah,、oh, c'est sûr, c'est sûr.、Ouais, J'achète ça. <rire> Je te le vendrai pas cher. C'est Péjan t 94 sur Columbia. Nous avions Down et le premier opus de cette formation dont le chanteur est ni l'autre que Phil, i p p p e Anselmo, effectivement. La pièce Temptation Wings. Pièce d'ouverture de l'album NOLA, qui est paru en 95 <coughs> sur e l e k t r a Et nous avions ouvert avec la très bonne pièce de Cathedral, Hopkins Witchfinder General, qu'on retrouve sur le très bon album Carnival Bizarre, paru de 95 et également sur e r i c Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans ma chronique cinéma, je ferai un lien avec cette pièce de Cathedral, Hopkins Witchfinder General. C'est c est, c i dit, étant e ce soir qui est notre deuxième présentation de, de ce nouveau concept là, qui est album marquant. Album marquant pour Sinistros, bien entendu, et pour moi au niveau de ce qui a été notre découverte s au niveau du métal depuis ben, le début. De, C'est ça. Depuis... ça.、Euh, <coughs> de là à dire que ça va être constamment chronologique. Bon, écoutez. Pe peut-être. Être... Ça va peut-être sauter quelques années.、Euh, on va peut-être revenir un petit peu dedans. par En arrière, mais en tout cas, ça, ça, ça. Dans, pour ma part, ça devrait, ça devrait être chronologique.、Ouais. Donc, bon、c s u i C'est que ma mémoire, des fois, me joue des tours. Est-ce que j'ai découvert tel album qui est paru en, dans la même année Alors, on va pas virer vous quand même, on va pas capoter. Que, on va essayer de respecter mais le plus possible là, le, le, ce qui、euh, peut. Ce, comment on dit déjà、ah, ce qui, Comment e qui... c p e u t se faire non, Comment... Autant que peut se faire. Voilà. Que,、euh, ne pas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord avec le p r i x Et voilà, puis il ne faut pas mordre le nain qui nous nourrit non plus. <rire> non, ça c'est sûr. C'est ça. C'est un peu comme le nain dans Game of Thrones, finalement. Dans qui Game of Thrones, le nain. Oui, oui, ben, mais quel nain、euh, Quel on, nain, oui. On comprend que c'est lui qui contrôle tout. J'aimerais bien être nain, mon mot avoué. Ben, c'est lui qui contrôle quoi, tout. Personne n'en voit rien. Je suis pas loin, finalement. <rire>、euh, non, c'est correct. Tu es plus gobelin, toi. OK, d'abord.、Ouais. Tant mieux d'ailleurs. Ah, o、okay. Je me suis habitué à ton odeur avec le temps.、Ouais. Je, serais, je serais surpris soudainement, tu te mets à sentir normal. <rire> hey Sinistros,、okay. d'ailleurs, en ce qui concerne ces albums marquants, toi, tu vas nous,、euh, nous starter ça avec justement un de tes albums marquants qui est、hey. le deuxième à ce que tu présentes. Vous、euh, vous souviendrez, il y a un mois, j'avais présenté Def l e p p a r d h il y en avait un. Je t'en rappelle s pas. pas C'est des choses qui peuvent arriver. Oui.、Mm -hmm. euh. Euh, J'ai commencé、euh, le métal、euh, assez, assez durement, disons.、Euh, ça n'a pas été trop trop long avant que, que je découvre des, des choses un peu plus méchantes. Justement, l'année où j'avais découvert、euh, Def Leppard, il y a, a d'autres styles qui ont, sont, à, sont, à,、ah, à, oui. sont apparus. Hein? Oui, Euh, dont, euh, Metallica,、uh, Kill Em a l e qui sera d'ailleurs ma prochaine présentation. Ben,、si、je voulais le présenter, mais tu m'en avais parlé, fait que ça va être,、euh, je le présenterai pas finalement,、euh, Kill Em a l e parce que j'ai découvert Kill Em a l e en même temps que cet album-là, la même journée. o k il y a un gars qui est arrivé avec ça à l'école, et puis il a dit, écoutez ça,、euh, fait que la première pièce que j'avais entendue, c'était f o r c e m e n de、mm -hmm. Metallica. Oui. C'était sur Kill Em、mm、a l -hmm. e Je suis tombé sur le cul,、euh, carrément. La deuxième pièce q u i m'a fait le j o u e r il dit là, il s e s t t o m b é sur le derrière. Il dit, attends, tu vas tomber encore plus sur le derrière. Ben, ça se peut、e、pas, la physique. Evil、là. has no boundaries. Boundaries. Ce... <rire> là, c'était、euh, le. le, le... C'était le summum de la mi-démocratie.、Enfin, c'était le coup de masse, c'était un. Il y a quelque chose de plus hot que. tu、ouais. sais... Et d'ailleurs, il faut le dire que tu as entièrement raison d'avoir réagi comme ça. Parce qu'à cette époque-là, Quand Metallica est arrivé avec, bon, en fait, la pièce de d h e Light, la version un peu démo sur、euh, le Metal Massacre, c'était déjà.、Euh, mais quand ils sont arrivés avec l'album, on n'avait rien entendu. Non, non, non, il n'y avait rien、euh, eu de tel. Là, moi, la première fois j'ai entendu The Four Horsemen, moi, les, les, les, les quatre premiers riffs, ça a fait.、Hein? Et là, il arrive l'autre. Il arrive l'autre, Evil as No Boundaries. Il y avait encore race, une coche au-dessus. Puis c'était tout calculé, son a f f a i r e J'imagine. Question de marketing encore pour nous faire dépenser. Non, ben lui, moi, le gars qui m'a l'a fait découvrir, lui, il, j l d i r a i s pas avec Eva dans No Boundaries parce que les Metallica vont passer pour des Kedens. o、okay. n va commencer par Metallica, puis、mm -hmm. les deux vont être égales, tu sais. Ben oui. Fait que Slayer, avec l'album Show No Mercy, est un, un des albums qui m'a marqué le plus.、Euh, ben, c'est parce que c'est ma découverte、euh, du speed metal, finalement. Ben, c'est un album marquant, effectivement. C'est un album marquant, surtout pour moi, parce que moi, quand je trippais,、euh, bon, Def Lepper, Croyet Riot,、euh, tu sais.、Euh, Je dis pas que j'ai pas consommé le heavy metal à p e i n Mais c'est à partir de cet album-là que là, je me suis aperçu que le, ma voix s'en allait vraiment vers l'extrême. Le côté、euh, plus rapide, le côté,、ouais. ça, je capotais bien raide. C'est yes. T'écoutes un album, puis c'est dans le fond, d'un bout à l'autre. C'est yes. C'est vraiment、tirer. cool. t à fait.、Euh, J'en ai fait chialer du monde à l'école. C'était <rire> parfait. J'étais le seul de ma clique. C'est C'est sûr qu'il trippait sur Scorpions avec le côte à frange et le kit. Il avait quasiment peur quand je mettais une t o u n e de, de Slayer. Anecdote. Oui. Que j'ai peut-être déjà raconté e ici à Réanimation. Lorsqu'on a découvert cet album-là,、euh, on a eu un genre de concours q u i avait à l'époque des concours de Lipsync.、Mm -hmm. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Non,、euh, c'est du karaoké maintenant. OK. Ce qui devrait être proscrit. Ce qui devrait être proscrit e t remplacé par le Lipsync. Oui, finalement, c'est ça. u、euh, nous autres, on avait décidé de faire、euh, deux pièces de cet album-là, soit les deux premières pièces. On avait mis toute un, une mise en scène avec des squelettes.、Euh, oh、là là! Avec du sang et d e kit au complet. C'était bien drôle. On a fait peur à, à pas mal toute l'école.、Euh. <rire> C'est quoi la pièce que vous avez interprétée? Il va à la Snowbounder、ah, Race et h e a n t i Christ. entre les deux, il y avait un speech avec、euh, une popoune、euh, métalleuse. <rire> C'est le gros texte satanique au complet.、Et、quand on embarquait sur le stage pour la deuxième toune, le monde était vert dans la foule. <rire> C'était vraiment drôle. Alors, on va y aller avec 5、euh, pièces de Show No Mercy, soit Evil as No Boundaries, The Antichrist, Die by the Sword, Black Magic et Tormentor. Alors, voici pour ma présentation d'album du mois, Slayer Show No Mercy. Go!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 C'est fou, 89 heures. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. Oh non, je l'ai dit ça. Quel merveilleux talbogne. Hey, je ne pourrais pas être poli deux fois dans la même émission quand même, hein? Bon, on va l l la t o u t e paître d'abord. Allez tous vous faire paître. Non, ça, que... c'est à la fin, il faut dire. C'est c a Quelle bonne Albagne! Oui, Nick, c'est là que t'as le bonheur. Oui, c'est très bon. C est, c est, c est un ça rappelle des souvenirs. On a fait de la vaisselle là-dessus, moi, et mon frère. <rire>、ouais, c'est ça que tu me disais. c s a s s p a r t e r a p s rapport, mais c'est ça. C'est assez particulier de、la、dire. q u e l e souvenir d'avoir écouté、euh, Slayer. <rire> non, à trois, à trois fois que je fais la vaisselle, moi, j'ai le show no m e u r c i dans la tête. c <rire> <Non. rire> ce fut une, une, une époque marquante. Ah, effectivement. Mais non, mais c'est correct, parce que ça donne des souvenirs heureux. Il y en a qui font la vaisselle, c'est des souvenirs malheureux. b e n moi, c'est très, très malheureux. Faire la vaisselle, c'est du plate, faire ça. Mais e é c o u t Slayer, ça a moins Non, c'est sûr et certain, ça nous boostait un petit peu plus.、Ça. Non. Vous dépêchez pour le finir plus vite. Non, c'est le contraire. Ah, pour écouter plus longtemps Slayer. Plus longtemps Slayer, on était capable de mettre un autre album, puis là, on faisait des pauses de guitare avec les lavettes à vaisselle. C'était <rire> bon. Alors, on vient d'entendre、euh, cinq pièces tirées de l'excellent album Show n o Mercy, album qui m'a énormément euh, influencé euh, en cette année、euh, destructrice de 1983. Oui. Je dis destructrice parce que 8 3 était à 8 5 Ça a é t é très é p o u v a n t a b l Très, très, très, très épouvantable.、Oh, oui, effectivement. Et épouvantable, c'est cela. Épouvantable. Oui, on entend Stormentor,、euh, Black Magic, Die b u t t e Sword, The Antichrist, Evil Has No Boundaries. Alors, pour les comiques qui nous écoutent, si vous connaissiez pas cet album, c'est peut-être le temps que vous fassiez quelque chose de votre peau. Si comique il y a. Oui, oui peut-être. C'est toute une gang de grim qui sourit pas du tout. C'est leur problème, <rire> ça. <rire> Il est 20h05 et vous êtes toujours évidemment à l'antenne de réanimation sur les ondes du 89EFM, la radio campus de Trois-Rivières. Hey, je suis en train de faire un vrai,、euh, un, un vrai Bergeron de moi-même. Un vrai Morning Man de radio,、euh, oui. soirée canadienne. Un <rire> Morning Man de soirée canadienne. <rire> C'est pour ça. Avec Louis Bilodeau,、oui. en avant la musique. allons-y. Nous recevons des personnes <rire> du Cap de la Madeleine ce soir. Oui, deux clowns. <rire> <rire> bon, effectivement, moi je vous a i s v présenterai、euh, mon, un, un, ben, un des albums marquants parce qu'évidemment il y en a plusieurs, mais celui que j'ai retenu pour ce soir un peu plus tard dans l'émission. Il s'agit de Jules Priest, e British s t e e l mais je vous ferai grâce d e Breaking the Law. Ben, bonne p a r e i l Oui, mais c'est une pièce un peu.、Euh, Elle passe à p a s s e à u n autre p o s t e ok,、euh, fait qu'on va, va dire que. C'est un peu overexposé. Ok, c'est b o n Mais bon. Il y a une très bonne pièce sur、euh, le LGTB. Peu importe, c'est pas à ça que je veux en venir parce que je veux faire、euh, une petite chronique cinéma. Sinistro, tu me le promets. Moi aussi, j l m'envoie des choses à dire. On n prend pas le cinéma.、Ouais, J'ai dit, tu me le promets, c'est plus si tu me le permets. Non, je te le permets, c e r t a i n mais promets-moi de me laisser parler un petit peu. Non. Ah. OK.、Mais、je te le permets pas de moi. OK.、Mais、je vais fermer ton micro. OK, ça promet. <rire> Il y a un film qui est à venir,、euh, qui a un sorti e est prévu e pour le 2 novembre, qui risque d'être intéressant. Je ne sais pas si.、Euh, T'es-tu un, un amateur de Quentin Tarantino? Oui. Oui? Bon. Ici, ce n'est pas un f i l m d e Tarantino. Ah, je suis pas amateur d e b o r d Mais il est présenté par Tarantino. OK. Ce n'est pas garant là, de, de, de, de, de qualité automatique, mais. Il y a peut-être une bonne trame sonore, v r a i e n Peut-être. Mais moi, ce qui me dit que ça devrait être bien, c'est que c'est Russell Crowe qui a le rôle majeur. Ah, ça risque d'être bien. Normalement, il n'accepte pas n'importe quoi. Non, c'est ça. <coughs> RZA, ça dit quelque chose.、Mm. Le gars de Wotan g Clan. OK. C'est lui, c'est son premier film qu'il réalise. C'est un gars qui est、euh, multidisciplinaire au niveau des arts.、Là. Je ne peux pas te dire que musicalement, j'ai aimé ce qu'il faisait jusqu'à date.、Là. Non,、Mais、musicalement, t'avoue. c'est un, un gars qui a l'air d'être assez créatif. Il sort son premier film qui porte le nom de The Man with the Iron Fist. C'est très Tarantinoïen parce que tu sais qu'il est très très amateur de films de Kung Fu, de, de films western spaghetti et ainsi、okay. de suite. C'est un <rire> film qui s'inspire beaucoup des films de Kung Fu chinois,、euh, mais qui semble être très. Weird à la Tarantino. Parce、ah, que si、ouais. Tarantino met son nom quelque part, généralement. Bien, c'est、ouais, ce sûr, sûr. Donc, ça, c'est à suivre. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu, ils sont que le 2.、Là. Mais le 2 novembre, c'est en salle The Man with the Iron Fist. Ça risque d'être intéressant. C'est un amateur de j i b b s b o u n d b e n oui et non. Oui, pourquoi et non, pourquoi? Quand j'étais jeune, je trippais、euh, James Bond pour le, le, le gros trip gadget.、Ah, mais、bien. avec, à quelle époque? Moi, j'ai connu.、Euh, non, e n'ai pas connu. Roger, soit, Moore? Roger Moore. Moi, j'ai, toutes les Roger Moore, je les connais toutes.、Okay. Euh, quand ils ont changé le James Bond, ben, moi, j'ai arrêté.、Euh, OK. Fait u t n'as pas suivi l'histoire. J'ai pas, pas vu. Tu,、euh, Timothy Dalton. Non, j'ai pas vu. Timothy Dalton, peut-être que je l'ai vu. OK. Ça,、euh, avec Pierce Brosnan, je ne les ai pas vus. Puis là, je commence à découvrir ça avec Daniel Craig, Craig. là. là j'en ai vu deux. Ben, Il y en a juste deux. Bon,、alors. ben, je l ai v u bon, bon, ils sont excellents. Ça, j'adore ça.、Euh, c'est un très, très、ouais. bon James Bond, Daniel Craig. Je pense que c'est lui qui vient de remettre la franchise vraiment de James Bond 007 sur la map. C'est un excellent acteur, mais je pense que c'est un des meilleurs James Bond. Ben, je pense que oui. Moi, je suis un, un, un partisan de Sean Connery, évidemment. Ben, moi, s e le... Et de Roger Moore. J'ai pas connu Sean Connery. J'ai peut-être vu, <rire> peut vu un ou deux. Pas personnellement, moi non plus. J'ai peut-être vu un ou deux, peut-être trois films, là, tu sais,、okay. euh, comme Doctor No, quelque chose. Ouais, o a i s ouais. Ça, OGG, p u ça. Mais,、euh, mais Moonraker et compagnie, moi, ce qui me faisait triper, c'est le, le côté un peu surréaliste,、euh, un peu.、Euh, Ou que Roger Moore, tu sais, il se plantait en char, puis il était tout le temps bien peigné. Pratiquement pas sali. r i e m n pas sali, mais tu sais, la quantité de gadgets qu'il y avait là-dedans, moi, en tant que tic, je trippais là-dessus. Oui, oui, mais ça a l'air son charme, effectivement. Le prochain James Bond, qui est le troisième volet de l'ère de Daniel Craig, sort ce 9 novembre prochain. Il s'agit de Skyfall. Je pense, selon les previews, pardon, j'ai vraiment un problème de voix ce soir, que ça va être excellent. Ben, c'est comme les deux autres. Moi, Casino Royale, j'ai ben、Il、aimé ça. Qui était a l l u c i n a n t J'ai e n aimé ça. Très, très bon.、Ouais. Euh, je dirais que le deuxième,、euh, j a m e s b o n d qui était、euh, Quantum of Solace, était un petit peu moins fort. Ben, c'est moins fort, mais c'est tout aussi efficace, Moi, c'est le、bon. genre de film que tu t'assis et tu te tampons, là. Absolument. Je suis d'accord. Donc, Skyfall, ça reste peut-être prometteur. C'est à suivre, d'ailleurs, à ce niveau-là.、Euh, j'ai parlé la semaine dernière de la sortie de Lincoln. J'ai écouté un film que je voulais voir depuis un certain nombre de semaines, pour ne pas dire de mois, à la fin du week-end dernier. Je, tu sais que je suis un fan de super-héros. Oui, puis ça, c'est les chose s que je vais écouter probablement ce week-end. The Amazing Spider-Man, <coughs> qui n'a absolument rien à voir avec la trilogie、euh, instiguée par Sam Raimi. C'est un film qui est signé Mark Webb, que je ne connais pas, et qui met en vedette. Mark Webb, oh, oh, Spider, oh! oh, oh. <rire> D'accord.、Euh, qui mettent en vedette Andrew Garfield, Emma Stone et、euh, Riss i、e. p a n s que je ne connaissais ni d e d a n s ni d e v e pour aucun d'entre eux, et que je n'ai pas l'intention de vouloir connaître non plus. OK? Qu'on se le dise, The Amazing Spider-Man, c'est un film qui, est, selon moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de succès envers beaucoup de monde, des gens qui donné, que, que je connais, qui m'ont donné d'excellentes critiques. Moi, ça ne m'a pas vraiment bête. Mais question. Oui. Qu'est-ce que ça donne de refaire un film qui a eu du succès il n'y a pas très longtemps? C'est que la version de Sam Raimi, en fait, la trilogie de Spider-Man 1, 2, 3, est basée sur le deuxième décan de Spider-Man. Le, le premier personnage de Spider-Man, c é t a i t pas exactement ce qu'on a connu avec、euh, Peter Parker, photographe pour le. New York b o g t l e s des choses comme ça, des trucs comme du genre. C'est un t i c a i un nerd qui est un crack en physique et, en si, et qui se fait piquer par une araignée, c'est à peu près la seule similitude qu'il y a, puis qui développe des dons pour vouloir traquer le criminel qui a tué son oncle. Jusque-là, ça se tue un peu. Mais c'est vraiment la vie, semblait-il. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne similitude de l'original personnage Spider-Man.、Okay. Bon, c'est un film qui est très léché esthétiquement parlant et graphiquement parlant. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Mais <coughs> Andrew Garfield, qui, qui incarne le, le rôle de, de Peter Parker, aïe, Il je le trouve、pas. pourri. Il l'a pas. pas. Il a pas. l e physique de l'emploi. Puis, comme j'ai dit dans la chronique sur le site de réanimation, j'ai dit. Loin d'être un mauvais film, t h e a m a z i n g Spider-Man ne,、euh, ne se c a m p e pas bien assez dans le temps. Trop futuriste et surtout l'interprète de Peter Parker, Spider-Man, Andrew Garfield, ne me revient pas du tout. Il n'a pas le physique de l'emploi et il n'est pas crédible. Il me fait penser aux comédiens poches que l'on retrouve dans les émissions québécoises tout, québécoises tout aussi poches pour les adolescents. Ah. Il est, regarde, oublie ça, là. Tu pourras jamais croire que ce gars-là, c'est Spider-Man. Fait que moi, je lui ai donné. Un peu comme si Francis Redé devenait s p c i a l r m e n t Ben oui, exact. <rire> c'est une bonne comparaison.、Okay. Tout à fait. J'ai donné seulement un 7 sur 10. C'est beaucoup parce que le reste du film est excessivement bien fait. OK? c'est quand même assez fidèle. Mais j'aurais eu à donner un, un 8, un 9 à la rigueur si l'acteur avait été plus intéressant. Ben mais... oui, je le conseille, mais garde pff, sous réserve. Je ne serais peut-être pas tenté de le réécouter. Tout à l'heure, en début d'émission, tu te rappelles que j'ai passé une pièce de Cathedral,、oui. qui est、euh, Hopkins, The Witchfinder General.、Oui. Eh bien, il y a une suite, mais cette fois-ci au niveau du cinéma, parce qu'hier, je me suis tapé le film de Vincent Price, qui est de Michael Reeves, Witchfinder General, qui met en vedette. Tu connais Vincent Price? Oui. Bon, qui met en vedette Vincent Price. C'est un film de 1968. Et c'est pas le meilleur film de Vincent Price. Mais c'est un film qui raconte Witchfinder General, c'est un chasseur de sorcières,、euh, à l'époque de l'Inquisition. l époque d'Inquisition、euh, qui est quand même, <rire> plusieurs siècles,、là. Mais une époque d'Inquisition importante qui était à l'époque d'Oliver Cromwell, qui était traité, e n en fait, qui était un peu décrit comme étant un dictateur, quelque part. Et lui,、euh, Matthew Hopkins, est un chargé de cette gouvernance-là, de t r a q u e r de Donner en tir e purement tout ce qui peut être、euh, euh, suppôt de Satan, sorcière et ainsi de suite. Donc, nous deux, on ferait partie.、Euh, ah, ben, qui bien, c'est sûr q u i l nous auraient e n v o y é au bûcher ou à la pendaison, un des deux, ou à la torture, selon le cas. Ah, selon... ça a l'air d'être l a fun, ça. Oui, oui.、Euh... Et tout ça au nom de l'Église et de Dieu, bien entendu. Oui, c'est a Et voir de m n e s u r q u o i on est plus. C'est pro... parce que c'est de provoquer、mmh. d e s choses qui n'existent pas pour、ça. être capable d'accuser.、Mmh. C'est un film qui est loin d'être.、Euh... Vincent Price a connu des heures de gloire dans les films de Roger c o r m a n qui étaient des,、euh, des adaptations des nouvelles Edgar Allan Poe. Des films qui étaient beaucoup plus gothiques, beaucoup plus、oh, ouais. soft à quelque part. Plus années 1700. Exactement.、Euh, ouais. Ici, c'est un film qui est beaucoup plus rough.、Euh, <coughs> moi, je lui donne un 7 sur 10 à ce film-là également, comme Spider-Man. Celui-là, contrairement aux autres,、euh, de, de, de, dans lesquels joue Vincent Price, c'est un film qui est beaucoup plus. C'est u q u e l'année, l e celui-là? 68. C'est un. Un film dans lequel Price interprète un, le rôle d'un méchant beaucoup plus convaincant et explicite. On, on, on a peine à croire que c'est Vincent Price.、Là. Moi, c'est un film que je trouve assez bon, quand même, intéressant. C'est pas un film qui est toujours facile. Donc,、euh, Witchfinder General, c'est un film que je vous invite à découvrir.、Bon, c'est quand même un vieux film. Ou à redécouvrir. Ou à redécouvrir, effectivement.、Mm -hmm. Et de vous comprendre qu'à cette époque-là, l'inquisition, c'était peut-être pas toujours drôle. Fait que si aujourd'hui, vous pensez que. b e n l'inquisition, quand tu parles d'inquisition, c'est parce que quand le... ce qu'on nomme le terme inquisition, ça se passe en... entre 1295 et 1300... 1305. L'inquisition pure e t dure, oui. Ça, ça, ça c e L'inquisition, c'est quand ils ont a... mis Jacques de Molay et les... Les... les Templiers au bûcher Exactement.、Euh, au nom de l'Église.、Euh... Exactement. Il y a eu des r e l e n t s d e ça. Il y a toujours eu une chasse aux sorcières. Même, même aujourd'hui, en 2012, c'est encore une certaine forme de chasse aux sorcières dans, dans certains États américains ou même dans notre charmant pays,、euh, dans l'Ouest canadien.、Oh, c'est un peu plus caché, là. Oh, c'est plus caché. Il n'y a pas e de... y a personne qui va au bûcher, mais tu sais, c'est. Ben, espérons-le, o、oui. u Il y a des trucs qui sont, point... qui sont pointés du doigt, puis que tu sais, des. Des choses, tu s a s on a juste à parler de l'avortement ou des trucs comme ça. Ah, ben, ça, oui, ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Si Ben maintenant, c'est, tu sais, on a peut-être plus des sujets qui sont encore très tabous, là. Mais effectivement, il y a encore des chasses de, ce, de ce, ce, ce, type ce type, là. En tout c a au nom de la religion catholique, mais on ne partira pas un débat là-dessus. Non, non, non, mais, mais l'inquisition a toujours eu des traces de、oh, oui, ça, tu sais, qui. Puis, Des, des, des espèces d'illuminés qui se servaient de cette arme-là pour dire. e t le nom de Dieu et de la religion pour être capable de dire on va. Puis dans le fond, c'était simplement pour enlever les gens qui pouvaient être gênants sur ce. C'est ça. Sur leur, leur, pour paver leur route vers l'ascension la, la, la, de la gloire et de la richesse et du pouvoir. Bref, ça pourrait peut-être intéresser de voir ce film-là. C'est excellent. Ceci étant dit, 20h17.、Euh, oui, oui, oui c'est ça, e f f e c t i v e e m n t Vu qu'on plaire,、dire. on parle de cinéma.、Oui. Il、euh, y a une nouvelle.、Euh, c'est plate ce que tu dis. Je sais.、Euh, ça sera peut-être pas plate pour bien des gens. Il、euh, y a une nouvelle qui est tombée、euh, aujourd'hui. Oui, ça a tombé. <rire>、euh, vous savez、euh, que Mickey Mouse、euh, a racheté、euh, Pixar il y a de ça、euh, plusieurs années. Hé,、hey, je pensais que c'était Disney, moi. b e n c'est Mickey Mouse, c'est Disney. Dans le fond, c'est lui、ah. le Big Boss. Ah, ok. C'est vrai?、Euh, oui. <rire> Mickey Mouse a racheté、euh, Marvel il y a quelques années. Mm-hm. Eh bien, Mickey Mouse vient de se payer un méchant trip. Aller à Disneyland. Oui! <rire> Disney vient de racheter au coût de 4 milliards de dollars Lucasfilm, Industrial Light and Magic、mm -hmm. et Skywalker Sound. C'est beaucoup, c'est une acquisition qui est énorme, mais en même temps, j'aurais pensé que le prix aurait été supérieur à ça. Bien, peut-être qu'il y a eu des bons deals parce que.、Euh, <coughs> George Lucas a mis son bras droit, Kathleen, je me souviens plus son nom, qui va gérer encore Lucasfilm pis u veiller à ce u i un contrat par、euh, ouais, aminimeux je... de, de, de, de plusieurs années pour veiller à ce que l'intégrité le... reste là. Euh, pour que les, les, le trip、euh, Star Wars soit encore là et intègre,、mm -hmm. euh, pour que Indiana Jones soit intègre dans le futur et tout et tout et tout. D'accord. Ça, ça veut dire que Disney vient de se payer la plus grosse compagnie d'effets spéciaux、ah, oui. au monde. Oui. Et puis en plus, une des pionnières. Une des pionnières qui greffe ça à Pixar, qui est la plus grosse compagnie d'effets spéciaux en 3D au monde. Oui. Ils vont voir le, le son THX, ils vont tout avoir. Donc,、euh, ça va être.、Euh, probablement que Disney va être capable de, de, de, de monter le cinéma d'une grosse, grosse coche. Je crois que tu as raison. Mais, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je vais faire juste une petite parenthèse sur cette nouvelle-là. Disney a toujours eu tendance à ramollir le, le stuff. Oui, mais、euh, regarde avec les, ce qu'on parlait de Marvel. Oui. Depuis que Marvel,、euh, a mis son nez dans les films, c'est moins mou. Oui. Tout à fait. Mais Marvel appartient à Disney. Oui. Donc, si Lucasfilm continue sous le nom de Lucasfilm. J'espère. Parce que là, il、euh, y a un nouveau Star Wars, épisode 7, qui est prévu pour 2015. Est-ce qu'ils vont se fier sur la trilogie de Timothy Zahn? C'est à espérer. Aucune idée, hein? C'est à espérer. Moi, ce qui est toujours ma crainte avec Disney, parce que Disney a une excellente production, là. On n'enlèvera pas tout, mais j'aurais peur qu'on se ramasse avec un R2 têteux, là. Ben, ben oui, effectivement.、Ouais. Mais、euh, non, je pense que ça augure très bien, mon.、Euh, ben, en tout cas, garde. D'après moi, George Locust, ben, moi, j'ai vu l'entrevue avec George Locust, là, puis il、euh, y avait plusieurs choix. Dans sa vente.、Okay. Puis lui, il a préféré, parce que là, a, ce que, que j'ai cru comprendre, il est dans les 70 avancés. b e n écoute,、euh, je ne me rappelle pas à quel âge il avait quand il a fait seulement le quatrième chapitre de Star Wars. Il mais... me semble qu'il a parlé de 79 ans. C'est ça. Je me peut suis peut-être trompé. On va vérifier. Dans...、Oui. On va le vérifier. Mais、euh, toujours est-il que lui, il dit que Disney、euh, est la compagnie qui va être en mesure de, de, de propulser Lucasfilm à des niveaux encore inégalés. Il est né en 1944. Bon, ça veut dire qu'il y a s 68, 68 ans. ans.、Bon, c'est moi qui ai mal compris. i、ouais. l est né en 40, le 14 mai 1944.、Ouais. Bien, écoute, c'est à suivre. De toute façon, u、euh, n e façon ou d'une autre, on, on va bien le voir quand les, les prochaines productions、sûr. de, de cette acquisition-là vont, vont, vont, vont être disponibles. Fait que C'était la nouvelle du cinéma d'aujourd'hui. Le、cinéma d'aujourd'hui. Cinéma d'aujourd'hui. <rire> Avec Sinistro, Stro, Stro. 20h21. C'est aussi pire qu'un cinéma de 5h. <rire> non, c'est pire qu'un cinéma de 5h, ça r e s t clair. Parce qu'au moins, le cinéma de 5h, il y avait des tirages. Oui,、mais、il y avait des tirages. <rire> il donnait la réponse.、Là. Oui,、ah, mais merveilleux.、Quoi? Vous gagnez une boîte de chocolat Vesta. Oui,、ah, je s r i s bien content. <rire> Vous venez de où, madame? t r o i s Rivière, merci. Restez-y, s'il vous plaît. <rire> on va aller en pause publicitaire immédiatement et tout de suite après, on va revenir avec mon deuxième choix musical qui est un.、Euh, C'est un peu, peu dead metal. Ah non, pas sûr. Oui, on va débuter le bloc tout de suite après la pause avec la formation Hacker Run et la pièce The Apocalypse. Mon v u s i l de chameau, merci de m'accompagner dans ce périple dans le désert.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 Gagnez-vous aussi votre propre six-pack de CD et d'albums vinyle, s avec entre autres Jack White, Passion Pit, Battle of Horses, Dry the River et plusieurs autres surprises. Écoutez les émissions quotidiennes, soit Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de compte de 11h à 13h. Alors, mon petit, tu as aimé la musique que je t'ai envoyée Oui, mon Dieu, je suis mort, heureux.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 Beaucoup de choses, hein, puis je crois qu'on va manquer de temps. Ah,、oh, comme d'habitude. Oui, que comme tu... <rire> <Laisse> faire, oui. Comme d'habitude. Laisse-faire, o、euh, u i Troisième é t a l présente le jeudi 8 novembre prochain au Café Le Stage. Les formations suivantes.、Euh, Anal Natraf, o s f o r d Betten, et ainsi de suite. Non, sa formation... deuxième banner, il n est pas.、Lui. Non, OK. Mais on n'ira pas avec la Chambre suprême, il va arriver quelque chose. Ouais, oui, a s oui. Donc, Annan Nattrak, une formation de United Kingdom en compagnie de Obscurcisses, Romancia et b u k a k i C'est le, comme je l'ai dit, je lui dit le 8 novembre, au Racafé, le stage, les portes au 29 heures, c'est pour tous et il en coûtera 15、dollars. Et on va d'être là. De bonnes chances, de bonnes chances. Annan a t t r a k c'est sûr.、Euh, ce soir, b i e présentement, si vous n'écoutez pas la n i m a t i o n c'est peut-être parce que vous êtes au spectacle des p i sent... c a b e n ne fais-en pas en ce temps-là. C'est ça. Par contre, vous pourrez voir vendredi le 23 novembre prochain le lancement de l'album Heaven's Cry et le lancement de l'album Wheels of Impermanence de Heaven's Cry. C'est au Café Campus à 20h. Il en coûtera 15$ taxe incluse via mission. On p o u r r a i voir,、euh, Scar c e m e t e r y et Trade Signals a c c o m p a g n é s de Stealing Action et Love of War au Fofones é l e c t r i q u e le 26 novembre prochain, qui est un lundi à 19h au coût de 15$ et 20$. Taxes incluses via admission. Elvites,、euh, Winterson et v a r g samedi le 15 décembre prochain à 20h au Club Soda au coût de 26 et 9. 30 et 43 plus taxes, c'est pour tous. Billetterie du Club Soda. C'est ça, hein? Ouais. 最上位はそうです。 Avant la pause publicitaire, on a entendu les formations suivantes de Suède. Vomitory, la pièce g r e a t Deceiver, qu'on retrouve sur Carnager for r e a c qui est paru en 2009 sur Metal Blade. Nous avions juste avant Vader, et la, et la pièce What Color is Your Blood, tirée de l'album The Heart of War de 2005 sur Regan Record. Nous avions Abyss Mal Down, et la pièce In Service of Time, qu'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, Leveling the Plan of Existence. Qui est paru en 2011 sur Relapse. Nous avions Nomade. C'est particulier, Nomade. Très bon, très bon. Pièce, Des riffs simples, mais c'est、ouais, le, le tout rendant. C'est tout、ouais. le qui fait l'efficacité. Et la pièce Identity with Personification, tirée de l'album Transmigration of Consciousness, paru en 2011 sur Witching h Our Production. Et nous avions ouvert ce bloc avec Hacker Run et la pièce The Apocalypse, tirée de l'album. Dernière parution. The Final Conflict, The Last Day of Gods, par en 2009 sur This Please Record. C'est ce un d e b o u l e que je ne connais pas. Eh. Toi? Non. OK, on ne le connaît pas. Pas pantoufle. e、euh, dans, dans les prochaines minutes, vous allez entendre des choses. Ta musique de foule. De, de, de, de, de,、cool, de, de pas fin. Ta musique de pas g e n t i l Ouais. C'est la programmation de Sinistros, il faut lui、ouais. pardonner. Il ne sait pas ce qu'il fait. Non. Je <rire> ne sais jamais ce que je fais. J'improvise. Qu'est-ce que tu nous réserves comme ben, crucifixion? Oui, le temps de crucifixion. Probablement, fait, oui. J'ai fait un b l o c que tu vas apprécier.、Euh... Elles sont minimales, là. Elles, mi elles sont minimales, oui, c'est ça. Et même encore là, je suis généreux. <rire> Quand je parle d a p p r é c i e r bien sûr. Oui. <rire> Alors, on va avoir un bon bloc de black metal. Oh,、là. non! Ah, oui, mais black metal, pas fin du tout, là. n o n il n'y a pas des affaires, l e b a i n b a i n rasoir, là.、Mmh, ben, il y avait des petites guitares moustiquaires, là. Oui, oui, oui, oui. oui. oui. Ça. On va voir la formation finnoise, pas chinoise, mais bien finnoise de Finlande. Fin finnoise. Oui, on va en d é f o n d u e l e f i n n o i s e Baratrum, avec une pièce qui s'appelle Corpse Desecration. C'est paru sur l'album n n é e Sur a a n n é e Sur l sur l Anno Aspera 2003 Years After Bastard's Bird. Sur, sur le label 2005 Sur le label 2005. <tout> C'est paru en Spinefire. <tout> C'est aura... même pas drôle, o u <rire> C'est pas grave, on rit pareil. Nous <rire> aurons droit avec, euh, aussi à、euh, du Slowed Vane, b e l e n o s w i n d y r et b a Hexen. Alors, je pense que c'est un bloc que、euh, j o h n s s p p e r devrait apprécier assez grandement. Ben, au moins, ça en prend un. Ben, <rire> <rire> c'est sûr ça en prend un. <rire> Écoute.、Hey, je suis gentil à ce moment-là. Alors, moment. allons-y avec Baratrum,、euh, Corpse Desecration. Mettons go. Je sais que tu es supposé de maïr, là, tu sais, dans le contexte improvisatoire, là, mais ça, tu m'aiderais-tu avec mon n o u d papillon, s'il te plaît? Tu, tu te mets un n o u d papillon pour jouer à soir? <rire> ouais. Regarde, y a des glitters pis ils tournent.、Mm. La, la question est peut-être conne, mais pourquoi? Ben, écoute,、euh, on reçoit la c u i s e cette année, tu le, le sais? Ouais. Ben, c'est la 2 6 e édition? Ouais. On, on se met sur notre 26?、Ah. Ok, je suis à peu près sûr qu'on dit qu'on se met sur notre 36. Ben, non. Max, c'est toi qui l'organise la c u i s e là.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 c e s t assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Alors, vous êtes content? <rire> oui. Profitez-en. j a i vous... b o n d i de joie. Vous n'aurez probablement pas très t r è souvent s de ça.、Euh, des promesses, des promesses. Non, non, ben, là, c é t a i t un bloc vraiment v r a pour t'écœurer un peu. Oui, mais ça a bien marché. Oui, hein? C'est très bon. Surtout bien le dernier, hein?、Ah. C'était pas gentil.、Hein? Ah, c'était horrible, hein?、Oh, ça sonne. Ah, c'était vraiment. Ça sonne pas、ah. fin, hein?、Ah, ouais, ça garde. <rire> Vas-y, là, puis on en parle plus. <rire> c'était formation finlandaise BXN avec la pièce Night of the Blasphemy. C'est tiré de l'album,、euh, je dirais pas excellent album. Non! C'est tiré de l'album r i t u a l Satanum <rire> de 2000. <rire> C'est bon.、Euh, c é t a i t p a r u sur Sinister Figure, j'ai aucune idée c'est quoi.、Euh, on a eu Windir, qui par la suite est devenu、euh, vrai、euh, suite à la mort du chanteur.、Euh, q u On va se rappeler qu'il était parti dans un party en plein hiver p u il s i était trop fort.、Ah, oui, oui, euh, oui, oui, oui. Il、oui. est mort congelé dans le bois finalement. C'était la pièce Congedness Hug, c'est tiré de l'album Antar de 1999, c'est apparu sur Head Not Found. Nous avions、euh, Le Français de b e l l n o s ça va être la pièce Le Déchirement, c'est tiré de l'album Chemin de Souffrance de 2007, c'est apparu sur Norton Silence. Un s l o w d v a n avec le Feasting Victory tiré de Myriad Nights de 2003 sous étiquette indépendante. Et on a commencé avec les Finlandais de Baratrum.、Ben、on dit Finlandais, normalement ça serait supposé dire finnois. Mais en tout cas, ça, ça allait être éteint comme. Non, moi aussi c'est la vraie appellation. Non,、oh, c'est finnois, c'est finnois. p a u r les finnoises. Pas dépensé. <rire> Baratrum avec Corpse Desecration, c'est tiré de l'album Anno Aspera, 2000 Tears. 2003 Years After Bastard's Birth de 2005 sur Spinefarm Record. Bon, dis-moi qu'on en est débarrassé. Revenons aux choses. T'as bien fait de me le faire passer tout de suite parce que ça a v r a i m e n t fini l'émission finalement. Et、hey, toi, la prochaine fois, tu veux passer du black metal.、Là. Mais non, c'est Tourne-toi la langue s 6 fois dans la bouche <rire> et la tête s 6 fois sur toi-même. <rire> Écoute, s 6 fois la tourne de b x m tu vas comprendre que je e peux pas passer ça. <rire> Il est 21h24、euh, et maintenant nous allons prendre un tournant qui est tout autre parce qu'on va s'en aller vers une direction beaucoup plus heavy metal. Ah, pour ça, c'est beaucoup plus black. Non! <rire> L'album l'est, là,、euh, mais je veux dire, c'est tout ce qu'il y a de noir、euh, par rapport à ça.、Euh, c'est ce que tu viens de passer plutôt. v o y e z l à r avec la formation qui est mon deuxième album que je veux présenter、euh, dans cette、euh, nouvelle chronique qui est album marquant. L'album de Julius Priest,、euh, qui porte le nom de British s t e e l qui est paru en 1980 sur l'étiquette Columbia, qui se voulait le sixième album Full Land de cette formation du Royaume-Uni. Et il、euh, faut dire que Julius Priest existe tout le monde depuis 1969.、Là. Eh oui! C'est pas rien.、Ah. Ben, accepte aussi, j'avais été、euh, surpris d'apprendre qu'il avait été fondé en 68. Puis,、euh, pour prendre finalement le nom d'Accept en 1976, mais la formation avec Wolf h o f m a n Udo et compagnie. Ça s'appelait comment à l'époque, tout ça? Souviens, pis... vérifier, je me souviens plus. Je serais vérifié. Ça va être à v é r i f i é r D'accord. Bref, j u s p t i s e qui a été formé à Birmingham. Au Royaume-Uni, bien entendu, en 1969, qui, évidemment,、euh, à l'époque, ne comportait pas le, le, guitariste Glenn Tipton, parce que lui, jouait dans une autre formation. Il a été recruté par la suite. Mais,、euh, c'était quand même la formation, possiblement, dans son, dans son actif. Évidemment, il jouait pas vraiment du heavy metal à l'époque. Mais dans dire... les départs, Rob h Alford n était pas là. Il était, était pas là. C'était un autre chanteur. Absolument.、Euh... Je pense qu'il y avait u n n Kéké Downing qui est original.、Euh, euh... Kéké Downing, je vais te dire ça là, tout de suite. C'est vrai qu'il n'est plus là. Il n'est plus marqué dans le line-up actuel puisqu'il n'est plus là. 68 à 2011. Oui, c'est ça,、ouais, ça. Effectivement. Euh, bref,、euh, c'est une formation qu'ils d o n n a i t évidemment dans un, à leur début dans un, une forme de rock qui était quand même relativement. conservatrice pour ce qui se faisait à l'époque, mais ils se sont démarqués rapidement parce qu'ils ont commencé à adopter beaucoup plus, ils se sont devenus、le、plus hard plus, rock. Plus, ouais. ouais, ils faisaient partie des groupes précurseurs qui ont adopté le hard rock pour vraiment se transformer vraiment vers la fin des années 70 vers ce qui était le heavy metal proprement dit pour devenir par la suite、euh, vraiment très heavy en tant que tel, là.、Euh, c'est un album que j'ai découvert,、euh, je dirais pratiquement Succinctement avec le premier Iron Maiden, premier album que j'ai présenté il y a un mois ou environ. Et j'ai été très,、euh, très emballé par cet album-là parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'énergie dans ça. Je trouvais que c'était quand même un, un style qui était plus ravageur que ce, que, ce qui était connu à l'époque aussi, ce que moi je connaissais, ce que j'écoutais. Aujourd'hui, je peux pas dire. Ben, je, je dois être franc, je peux pas dire q u n p e l l e et s t e v je trouve que c'est encore un album très heavy, parce qu'on s'entend que ce qu'on connu depuis ce temps-là, c'est ça, ça s'est quand même <rire> minimisé au niveau là, de, de ce qu'était le, le, le niveau, le, du haut niveau de brutalité, si on peut dire ainsi. Mais je trouve que c'est quand même un album qui, a, qui est marquant dans, dans le monde du métal. J'ai retenu cinq pièces, quatre pièces, pardon, qui sont, assez significatives. Je disais tout à l'heure, un peu plus tôt en émission, je vous fais grâce à Breaking Dollar, qui est très bonne, Breaking Dollar, mais je pense que c'est un album qui a été... Ben, c'est une chanson qui a viré pas mal, Oui, c'était passé à peu près sur tous les réseaux. Je pense que c'est une pièce que... on sait que c'est Judas Priest. C'est u sais, pis, c'est un petit peu redondant, là. Donc, j'ai retenu les pièces suivantes. Rapid Fire, Metal Gods, g r i n d e r Metal Gods, très bonne pièce. Oui, très b o n n g r i n d e r c'est probablement Grindr, des une des pièces préférées de Judas Priest et d e Rage. Bref, c'est un album qui a été réédité il y a quelques années. J'aime pas la réédition, moi, parce que l'ordre des pièces n'est vraiment plus la même. OK, ils ont changé l'ordre. C'est plus Breaking Dollar qui rouvre l'album,、okay. comme à l'époque. Il y a eu des bonus tracks, mais sais, entre toi et moi, je pense que. Mais pourquoi qu ils il, il changent ça J'en ai aucune idée, honnêtement, je le sais pas. Parce que tu prends le vinyle, il s'ouvre avec.、Évidemment. Breaking Dollar. Breaking Dollar,、ouais. effectivement.、Euh, c'est Rapid Fire, Metal Gods Grinder, United Living f h e r m a t e Institute jusqu'à Steeler. Vous changez le, l i s t i n g je vois pas qu'est-ce que ça peut donner. donc, pour ça, j'ai choisi vraiment l'enregistrement original. Donc, on va se taper ça pour euh, les euh, 16 prochaines minutes. Et puis,、euh, ça fait un gros décalage à ce que l v e c Sinistros vient de nous penser à l'instant, qui est du black metal. Ça risque d'être meilleur, meilleur. Je dis pas, écoute, là, j'ai dit ça pour t a c h e r à e h i s t o i r e du non, black metal. J ai, j ai là, mon petit bloc d a c s a u t d'as. C'était uniquement pour t a c h a r l'histoire. OK. Je vais essayer de m'en rappeler. Parce que la majorité des choses qu'il y avait là-dedans, j'écoute pas <rire> ça. <rire> Ça y est, pour je... faire changement et animation, pour faire plaisir à certains qui nous écoutent, je sais qu'ils aiment le black. C'est correct. C'est correct de le faire comme ça. Donc, Judas Priest et quelques pièces tirées de l'album British s t e e l de 1980.、Euh, on va retourner comme, quand même pas mal d'années en arrière. Ben、hein. oui. C'est dans nos débuts de, de, de trip metal.、Là. Tout à fait. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Eh oui. Judas Priest, e u quatre pièces tirées de l'album British s t e e l un album qui a été marquant et qui marquait pas mal aussi une transition assez radicale entre le mouvement hard rock et le mouvement heavy metal qu'ils adoptaient. Quatre pièces qui étaient les suivantes à l'instant de Rage, c'était précédé par Grinder, excellente pièce, Metal God, tout aussi bonne pièce, et Rapid Fire, qui est la deuxième pièce de cet, cet opus de 1980. Euh, comme je disais, à Sinistros en honte. Ce n'est pas nécessairement ce que j'écoute encore énormément, mais je peux dire que cet album-là m'aura marqué comme bien d'autres à cette époque-là. Ceci étant dit, il est 21h47, l'émission tire à sa fin. Et comme pratiquement à toutes les émissions, c'est Sinistros qui clera cette édition. Je vais lui demander pourquoi c'est tout le temps Sinistros qui ferme l'émission. C'est parce que c'est lui qui commence. C'est ça. C'est un secret de Palichinelle. Si vous n'aviez pas allumé ça encore, bien là,、euh, le secret est, est, vient d'être dévoilé. C'est cela. Eh bien, on va terminer l'émission.、Euh, pour commencer, avec une formation de Sherbrooke、euh, que j'ai eu la chance de, de connaître il y a quelques années, ici même à Trois-Rivières.、Euh, C'était à l a p p a r t Non, pas l'acrobat. p p L'acrobat. Formation s'appelle Corpius.、Euh, Il a sorti un album en 2011. i s'appelle Shades of Black. Un très très bon album.、Euh, metal un peu death trash.、Euh, assez technique.、Euh, C'est très très bon. On va entendre la pièce On the Edge.、Euh, ça sera suivi de 21 Lucifers、euh, qui viennent de Suède.、Pis、si on a le temps, ben, ça sera Old Man Child. Si on a le temps. Ben, d'accord, allons voir ça et on va revenir en n o u b r e de d e r n i è r e p i è c e Ben, c'est ça. Alors, allons-y avec Corpius. Voici On the Edge. C'est parti. i ントン Records On a eu Corpius de Sherbrooke avec Andy Edge tiré de Shades of Black. C'est paru en 2011 sur Maple Metal Records. Puis on va finir avec Old Man Child avec Saviors of Doom. Ah,、oh, c'est excellent, ça. Tiré de Slaves of the World 2009 sur Century c e n t u r y Media. C'est le temps qu'il en sorte un autre, là. o u i ça fait quand même ça, un petit bout. De fait, temps. Ça fait un、Effective, bout. De temps. 2 1 et 5 4 on va se quitter sur e t t dernière pièce, comme Sinistros le disait, Holmanstein. Moi, la semaine prochaine, je propose un petit spécial Creator. Ah,、oh, ça va être le fun. Je penserai pas,、euh, pas. Non, <rire> c'est vrai que ça s e r a peut-être pas le fun. Oui, a s ça va être plate. Fait, donc, je ferai pas ça. OK.、Euh, je vais faire un petit spécial Creator à la place. Ah, ça va être plate. OK. Peut-être que <rire> ça va être le fun. Ah, peut-être. <rire> J'imagine que Sinistros aura des trucs o u Oui, je vais avoir、décourir. des albums à vous présenter. J'ai une tonne d'articles et d'albums à vous présenter parce que. Les, les dernières semaines ont été, ont été mouvementées dans、Évidemment. mon, mon, mon cas. J'ai pas eu le temps de faire rien. Encore en fin de semaine, je vais voir ma maman. Alors, j'aurai pas le temps d'écrire mes chroniques, mais je vais revenir en force dans. En... Un gobelin une mère.、Euh, oh. Oui. Et puis, t'es mieux de pas la rencontrer. <rire> C'est déjà fait. OK. <rire> Donc,、euh, la semaine prochaine, on se retrouve. Même heure, même bad chain. Et euh. Sur ça, ben. Allez, tôt, allez vous tous vous faire, vous faire foot, foutre.、Euh,